probablement les deux prochaines années. Non, on progresse tranquillement, pas vite. Ce matin, j'ai donné un titre, vous le voyez derrière moi. C'est un titre que j'ai longtemps hésité avant de prendre parce que du point de vue sonorité, c'est pas pas super. Ah, c'est pas très très beau là quand tu le prononces. Mais Le choix du verbe « offrir » a un rapport avec le mot « offrande » et vous allez comprendre c'est quoi le rapport un petit peu plus tard. Et j'ai décidé de le garder, ce mot-là, justement à cause de cette relation -là. Oui? Oui, j'ai remarqué ce matin, Mirko, c'est... Euh, quand tu parlais, Jean-Claude, on n'en entendait pas beaucoup non plus. ouais moi aussi, je suis Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez? Voilà. Voilà. Donc, le livre des nombres, chapitre 7. La semaine dernière avec Gilles, on a fait les dix premiers versets et je m'excuse d'avance. Là, j'ai vraiment un gros tapon de verset à lire ce matin. On va lire les versets 10 à 89. Mais avant de se lancer dans la lecture, et je vais le lire... Bien, ce passage là de 10 à 89, ça nous présente, euh, je vous dirais l'un des épisodes les plus solennels du livre des nombres et probablement l'un des passages les plus intrigants de tout l'Ancien Testament et je ne n'exagère pas en disant ça. Vous allez comprendre. Il va y a tous chefs de tribus, hein, les princes qu'on a vu dans les derniers chapitres qui ont été nommés, ben là ils vont apparaître, ils vont jouer un rôle important, les 12 chefs de tribu, les princes un par jour. Ils vont apporter exactement la même offrande pour la dédicace du tabernacle. La dédicace, c'est l'inauguration. On a un tout nouvel un tout nouveau tabernacle et on l'inaugure. Le texte est long, le texte est répétitif, mais attention, ce n'est pas un préjugé. C'est fait par exprès. Et ça semble, à première vue, complètement administratif comme comme texte. C'est une liste qui est méticuleuse, hein, qui est détaillée. Et Dieu va nous parler d'un sujet fondamental, le don de soi au service du Seigneur. C'est ce qu'on va voir dans ce passage-là. Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Au-delà du texte, au-delà du jargon, au-delà des répétitions, il faut avoir les yeux prêts à scruter au-delà du texte et essayer de comprendre c'est quoi les grands courants qui traversent ce texte-là. Parce que Dieu nous parle dans toute sa parole. Il nous parle pas juste dans les passages amusants, Il parle pas juste à travers David et Goliath dans les passages héroïques. Il nous parle aussi dans ce genre de passage-là, qui est un peu plus rébarbatif, particulièrement pour nous et particulièrement pour mon fils Nicolas, à qui je pense très personnellement ici. Je sais que ce texte-là va le tuer, mais il va être capable de passer à travers. Parce que Nicolas, c'est du point A au point B. La philosophie, lui, c'est inaccessible pour lui. Courage, Nico. Les douze chefs, les douze princes, ça représente tout le peuple d'Israël. Chacun à son tour va porter une offrande qui est identique. Elle est ni plus grande, ni plus petite. Il y' a pas un poil qui, de, qui diffère de l'offrande qui va être offerte le jour précédent et de l'offrande qui va être offerte le jour suivant. Il n'y a rien qui change. Aucune n'est oubliée, les douze tribus vont passer sur 12 jours consécutifs. Et c'est loin d'être dénué d'intérêt. C'est une uniformité qui reflètent l'uniformité du peuple d'Israël aussi en même temps. C'est une uniformité du peuple en tant que tout. Et ça mérite d'être exploré. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que c'est riche en enseignements, c'est riche en symboles, ça proclame aussi que tous ont la même valeur devant Dieu. Chacun a sa part dans la consécration du sanctuaire. C'est pas juste une histoire de Moïse, d'Aaron et d'une clique de Lévite. Ça concerne tout le peuple d'Israël et ça concerne aussi Dieu au premier chef. On parle aussi dans ce passage de l'unité du peuple de Dieu ça passe par la participation de chacun. En cela, nombre 7, ça devient une véritable leçon d'Église avant l'heure et c'est pour ça que ça nous intéresse. Mais le parallèle s'arrête pas juste là. Il y a un parallèle encore plus intéressant à faire avec ce que Dieu nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 12, 1, qui dit qui va reprendre ce même langage de l'offrande et de la consécration pour le transposer dans la vie du croyant. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Préparez-vous, ce passage-là, je vais revenir. « Je revenir. » à plusieurs moments dans le dans l'étude. Est-ce que les princes d'Israël vont offrir matériellement? On parle d'argent, on parle de farine, on parle d'encens, on parle d'animaux. et eh bien, le chrétien, le croyant, il est appelé à le faire lui aussi, mais de manière spirituelle. Il est appelé à offrir lui-même. Moi, vous, tous ceux qui se réclament d'être des enfants de Dieu, on est appelé à, à s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant, comme une offrande. Aujourd'hui, bien sûr, Dieu ne demande plus des bœufs, il ne demande plus des béliers, mais il demande des vies qui sont dévouées. Des vies qui sont consacrées, qui sont mises à son service dans le corps de Christ. Et l'hôtel du tabernacle, qu'on inaugure aujourd'hui, dans ce passage-là, il a cédé la place aujourd'hui à un hôtel qui est plus vaste. C'est celui de la communauté des croyants. C'est celui de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu et qui sont des enfants de Dieu. Et la dédicace du sanctuaire, du tabernacle, ça se poursuit encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un homme ou une femme dit « Seigneur, prends ma vie », ça se reproduit, cette dédicace-là. Parce que c'est une offrande qui est offerte devant devant Dieu. Et comme dans Nombre 7, là, ce don de soi n'est pas réservé à quelques-uns. Il n'y a pas de tribu privilégiée dans l'Église. Dieu appelle chaque croyant, quel que soit son rôle ou son talent, à venir à son tour, un jour à la fois, déposé au pied du Seigneur sur l'autel du service. Et la consécration du peuple de Dieu, ça s'achève que lorsque tout ce qu'ils ont à offrir a été offert et qu'ils ont à faire ce qu'ils sont finalement. Donc voilà le message qu'on va voir aujourd'hui. Quand le peuple se consacre, Dieu parle. Ce n'est qu'après la longue process... la longue procession des offrandes qu'on va voir le que Moïse va entendre la voix du Seigneur au verset 89 à la toute fin dans le sanctuaire. Et c'est dire que la parole de Dieu se fait entendre. Se fait entendre là où son peuple a véritablement donné unique Au contraire, une Église qui offre très peu de soi-même va entendre très peu parler aussi de Dieu. Dieu se manifeste au milieu d'une Église qui est dévouée. Et une Église, c'est la somme de tous les croyants qui la composent. Si personne dans cette Église-là n'est dévoué l'Église n'est pas dévouée, et Dieu ne se manifeste pas, et Dieu ne donne pas ses bénédictions. Donc, ainsi, et retenez bien ce que je vais dire ici, et après ça, on va lire le passage, de la dédicace du tabernacle à l'appel de Paul, dans Romain, il y a une même vérité qui traverse toute l'écriture. Le vrai culte commence quand la vie du croyant devient offrande. Servir Dieu, bâtir l'Église, ça commence par une vie qui est offerte avec tout ce que ça implique. Je vous invite à tourner dans Nombre 7, verset 10. Je vais lire. Et faites bien attention, la façon dont le texte est structuré, vous allez voir, il y a une cadence. Une cadence, c'est un, un rythme. Le texte a été composé exprès, c'est un procédé mnémotechnique, il a été fait exprès pour qu'on le mémorise. Parce que dites-vous, auparavant, les textes, on les lisait moins qu'on les mémorisait. Et ça a été composé, ça a été structuré de cette manière-là. Alors, Je commence. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on l'éloignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sikles, un bassin d'argent de 70 sikles, selon le cycle du sanctuaire. Tous deux pleins de de fleurs de farine pétré à l'huile pour l'offrande une coupe d'or de dix cycles pleine de parfums un jeune taureau un bélier un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers cinq boucs, cinq agneaux d'un an telle fut l'offrande de nation fils d'Aminadab. » le second jour nettanaël fils de soir prince d'issaaka présenta son offrande il offrit un plat, plat d'argent, du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Néthanaël, fils de Soir.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 Tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Un bouc pour les sacrifices d'expiation. Et, pour les sacrifices d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Amihoud. <coughs> le huitième jour, le prince et fils de Manassé, Gamiel, fils de Pédachur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 dix selon le cycle du sanctuaire. Tous deux pleins de fleurs de farine pétrées à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 sic, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste. Et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsour. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidane, fils de Gédéoni, offrit un plat d'argent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 Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles, selon le cycle du Sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfum, à 10 cycles la coupe, selon le cycle du Sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, 12 boucles pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 boeufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, après qu'on lui oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel temps qui sont en long chapitre, n'est-ce pas, que nous venons de lire Ah, c'est pas mais c'est pas un inventaire sans âme. En fait, c'est un miroir qui est tendu à tout croyant qui veut se consacrer à Dieu. Et on va voir pourquoi. Donc à travers 12 offrandes qui sont répétées, Dieu nous enseigne ce que c'est ce qu'un véritable culte. Celui qui celui qui se mesure pas à la quantité des dons, mais celui qui se mesure à la qualité du cœur. Et lorsque Dieu, par la bouche de Paul, vont exhorter plus tard les croyants, hein, dans Romains, les croyants du Nouveau Testament à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, Romains 12, ans, il reprend la même logique. Le culte véritable est un don de soi qui est offert librement avec amour pour la gloire de Dieu et pour le service de l'Église. Et pour saisir la portée de tout ce qui va suivre, on va méditer sur quatre aspects de cette offrande-là. D'abord, il y a les offrandes qui sont identiques. Donc, c'est des signes de l'égalité de tous devant Dieu. Le deuxième aspect, ça va être un acte. On va voir que c'est un acte qui est communautaire et personnel. Les deux à la fois. Où chacun s'engage. En troisième lieu, on va voir le lien entre Nombe 7 et Romain 12 ans. Un peu plus attentivement. Romain 12 ans qui nous appelle à devenir l'offrande vivante de Christ. Et enfin, servir Dieu, ça signifie... Il faut sortir de sa zone de confort, parce que le vrai don de soi coûte toujours quelque chose. Mais le vrai don de soi, ça fait entendre la voix de Dieu dans l'Église. Donc, premier aspect, des offrandes identiques, c'est l'égalité devant Dieu. Le chapitre 7 du Livre des Nombres, ça pourrait sembler monotone à première vue, et je vous comprends. Mais attention! c'est à première vue. Quand on creuse, on trouve un tout autre portrait. Donc 12 fois le texte va répéter la même description. Un plat d'argent, un bassin, une coupe d'or, de la farine, de l'huile et des animaux pour le sacrifice. Et on va voir qu'il y a trois types de sacrifices, trois types de bêtes euh, trois types d'actions où des bêtes vont être sacrifiées. Donc, ce qui semblait, pourrait sembler ici comme étant une simple répétition hein, devient ici un acte théologique fort. Dieu nous fait inscrire 12 fois la même offrande pour manifester une vérité qui est fondamentale. Tous ont une même valeur devant lui. Tous ont la même valeur devant lui. Commençons par faire quelques remarques sur les chiffres et sur les quantités. Je suis toujours dans mon premier point, mais je vais prendre un petit voix de garage juste pour qu'on visualise qu'est-ce que c'est les chiffres qui sont manipulés dans ce chapitre-là. Donc, les princes des tribus vont suivre le même ordre de marche que dans les chapitres précédents, en commençant par Judas. Je vous montre ici l'ordre des tribus, qui n'a pas changé. Hein? Si on se au chapitre précédent, vous vous souvenez, sont divisés selon les points cardinaux. Et les premières tribus sont celles de Judas, Issachar et Zabulon. Et c'est Judas qui commence à présenter son offrande. Les tribus vont apporter leur offrande dans l'ordre où elles étaient campées autour du tabernacle comme c'est décrit dans Nombre 2. Et ça va être remontré également dans Nombre 10. Donc la scène est empreinte de solennité, c'est grave, c'est comme une pièce de théâtre. c'est comme un, il y a comme un caractère cérémonieux. Comme une grande pièce de théâtre où tout est prévu d'avance, tout a été toute tout, tout, tout le scénario a été prévu d'avance et tout le monde tout le monde connaît son rôle. Dans, ce, dans cette grande pièce de théâtre. Et tout le peuple est attentif. C'est ça aussi qui est remarquable. Le peuple les observe. Il regarde les princes présenter leurs offrandes. Donc, ça rappelle une pièce de théâtre qui est bien réglée. Les princes s'avancent, présentent leur offrande selon l'ordre qui a été établi par Dieu. Et pour comprendre toute cette solennité, on peut comparer ça avec la dédicace du Temple de Jérusalem dans un chronique. 29, le temple de Salomon. C'est le même caractère solennel qu'on retrouve ici. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, nombre 7, là toute cette description des offrandes, ça s'apparente tout à un inventaire, un type de document courant à l'époque. Ça énumère les dons, ça énumère les poids. Donc, le livre des noms utilise le, un, un langage qui est comparable. Est un, on appelle ça un langage comptable sacré pour décrire tout ce qui est offert à Dieu. Et je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer, de manière condensée, tout ce qui a été offert en offrande dans l'ombre 7, du verset 10 au verset 89. Donc, chaque chef de tribu offre exactement la même offrande. six animaux pour l'Holocauste et l'expiation, plus 17 animaux pour le sacrifice d'action de grâce, soit 23 animaux par tribu. Je n'irai pas dans le détail de tout ce qui est montré ici, parcourez-le rapidement. C'est quand même intéressant de voir de tout ce qui est offert. Donc c'est si en fait le total pour les 12 chefs. Au total, on a 12 plats, en 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. On a 24 taureaux qui sont réservés à l'Holocauste. Et pour l'Exaltation de grâce également ou la communion dans certaines versions, l'Exaltation de grâce on appelle ça la communion. On a également 12 béliers, 12 agneaux, ça c'est pour l'Holocauste. On a 12 boucs pour le sacrifice d'expiation et on a 60 béliers, 60 boucles, 60 agneaux pour le sacrifice qui vont être sacrifiés à l'occasion de l'action de grâce ou de du sacrifice de communion. Il y a un aspect symbolique qui est rattaché à tout ce qui est présenté ici. L'argent, ça représente la pureté et la consécration. l'or et l'encens, ça symbolise la prière et l'adoration. Les sacrifices animaux, ça illustre une relation complète avec Dieu et ça englobe la dévotion à travers l'Holocauste, le pardon pour l'expiation, la joie partagée dans la communion. La répétition sur 12 jours, ça souligne aussi l'égalité parfaite qui existe entre les tribus aux yeux de Dieu. Donc, ça Israël forme un peuple qui est uni autour d'un seul hôtel. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que chaque offrande embrasse l'ensemble du culte biblique. C'est consacré à être purifié et puis communié, dans cette séquence-là. Et lors des sacrifices votre saint véritable itinéraire vers Dieu. Offrir, ce n'est pas payer une dette, mais c'est entrer dans une relation réconciliée et joyeuse avec lui. Je vous présente aussi des mesures, des valeurs approximatives, parce que le cycle... On l'a abondamment dans le chapitre, le mot « cycle », c'est une unité de poids. Aujourd'hui, le « shekel » en Israël, c'est une monnaie. faut pas confondre. À l'époque, le cycle, c'est une unité de poids. Et on se réfère ici au cycle du sanctuaire, hein, tel que précisé dans le nombre 7-13. Euh, un cycle du sanctuaire, ça équivaut à environ 11,4 grammes, si on le à notre système métrique. Donc, les offrandes en argent comprennent un plat de 136, soit environ 1,48 kg. Ça comprend également un bassin de 76, soit environ 0,8 kg, donc 800 g. Ça représente environ 2,28 kg d'argent par prince, soit un total de 27,3 kg pour l'ensemble des princes. Ça, c'est juste pour l'argent. En ce qui concerne les offrandes d'or, désolé, j'ai oublié de vous... Mettre la skyline. En ce qui concerne les offrandes d'or, chaque coupe, chaque coupe qui est offerte par un prince, ça pèse 6 cycles, un euh, cycle. Donc c'est environ 114 g d'or, ce qui donne un total de 1 ,37 kg 37 d'or pour les 12 tribus. Un kilo d'or, ça commence à être beaucoup. Je passe maintenant à la répétition qui est un procédé pour montrer que tous comptent aux yeux de Dieu. Le style de nombre, le nombre 7, c'est aussi significatif que son contenu. On a rarement vu un passage où la forme est aussi importante que le contenu. En fait, la forme nous renseigne sur ce que Dieu veut vraiment dire ici. Bien que chaque offrande soit identique, le texte répète 12 fois la même description sans jamais abriger. Bon, ce choix-là, c'est pas une maladresse. C'est en fait un procédé de rhétorique de la part de Dieu. C'est voulu. Bien sûr, moi, si j'avais été à la place de l'auteur, j'aurais fait quoi? Moi, j'aurais abrégé. <rire> je, je me serais contenté de d'écrire l'offrande de Judas, puis après ça, j'aurais dit « Les autres ont fait pareil. » Voilà. Fin du chapitre. Mais c'est pas ce que Dieu fait. Dieu, lui, va répéter chaque offrande avec une certaine solennité. Comme un refrain liturgique. Vous avez remarqué il y a une certaine cadence, il y a un certain rythme. Dans l'énumération. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu se lâche jamais d'écrire l'histoire de ceux qui se donnent à lui. Dieu remarque, en fait, Dieu est au courant, bon, ce n'est plus mon cas, là, mais Catherine, Dieu sait quand elle perd un cheveu. En fait, Dieu connaît tous ceux qui se consacrent à lui personnellement. Il les connaît individuellement et c'est ça qui est en train de montrer ici. Et c'est pour ça qu'il accorde autant d'importance à faire une énumération rigoureuse de chaque tribu, de chaque prince qui présente exactement la même offrande devant lui. Chaque tribu reçoit un jour, un nom, il reçoit une place et aucune n'est oubliée il y a aucune tribu non plus qui est exaltée, il n'y en a pas une plus importante que l'autre dans ce chapitre Dieu a la hiérarchie du mérite, il y a pas de tribu plus spirituelle qu'une autre, il y a pas de tribu VIP, il y a pas de chef plus généreux. Ce qui compte c'est la fidélité. C'est c'est l'obéissance. C'est pas la singularité qui compte ici. Donc en inscrivant chaque offrande, en inscrivant tribu par tribu, jour après jour, Dieu enseigne une vérité qui est en qui est plus essentielle ici. Devant lui, tous ses enfants ont la même dignité. Donc, la répétition ici, ça devient un instrument d'égalité. Et c'est là que réside le message central de nombreux 7. Dieu ne résume pas, Dieu répète. Parce qu'il veut honorer chaque offrande comme étant unique à ses yeux. Pourtant, c'est la même offrande, mais à ses yeux, c'est une offrande qui est unique devant lui. Il n'y a aucune contribution qui n'est insignifiante, euh, insignifiante à ses yeux. Donc, c'est un, un texte qui est long, qui est méthodique, qui proclame qu'aux yeux du Seigneur, le geste de chacun, ça compte devant lui. Donc, l'uniformité des dons qui est décrite dans Nombre 7, ce n'est pas qu'une froide uniformisation. C'est une égalité qui est consacrée. Chacun des chefs d'Israël apporte exactement la même offrande dans même morne avec les mêmes proportions, il n'y a aucune différence de quantité, il n'y a aucun supplément de zèle, aucun prestige supplémentaire. Et à la fin, tout le monde se réjouit dans une action de grâce. Tout le monde. Ce pas un hasard tout ça, c'est un signe. Dieu veut signifier que chaque tribu a la même part dans l'alliance, que chaque vie a la même valeur à ses yeux. Et Dieu veut que chaque chef soit nommé. Je me suis fourché la langue, elle est nommée là, dans, dans ma lecture. Il veut que chaque offrande soit détaillée, parce que l'amour se souvient de chaque geste. Ce qui semble fastidieux à nos yeux, là hein, ce qui semble euh, particulièrement lourd et, euh, et ardu, là, fastidieux, mais c'est précieux aux yeux de Dieu. Il n'églige aucun nom, il n'églige aucune offrande, aucune prière. Chacun a son jour, hein, chaque prince, chaque tribu a son moment. Chaque, chaque tribu a sa lumière hein, sous les projecteurs. Et aussi, chaque tribu, chaque prince, chaque individu a sa place dans la mémoire divine. Donc ça, c'était mon point 1. L'égalité dans la répétition. Maintenant, ce qu'on voit dans l'ombre 7, c'est un acte qui est communautaire. J'en arrive à mon deuxième point. On voit un acte qui est communautaire, mais aussi individuel à la fois. Donc il y a un peuple, mais il y a aussi des cœurs. faut parler plus spécifiquement plus spécifiquement de la de la générosité spontanée des individus parce que les princes auraient pas eu grand-chose à offrir s'il y avait pas eu au départ des gens qui contribuent au niveau du peuple. Il J'y aussi, je vais le mentionner, une initiative des princes pour présenter des offrandes qui sont identiques. Les 12 offrandes identiques, ça forme pas une seule cérémonie massive, hein, 12 jours consécutifs plutôt une cérémonie à chaque jour. Je l'ai mentionné, chaque jour il y a une tribu qui s'avance, qui offre, puis qui laisse sa la place à la tribu suivante et tout le peuple pendant ce temps-là est attentif du début à la fin. On n'est pas super attentif pour Juda qui s'avance, puis après ça ben on devient distrait puis on se fout complètement de ça de Neftali à la fin. Non, c'est pas ce qui se passe. Cette lenteur-là, c'est pas un détail, ça exprime le rythme de la communauté croyante. Nous, il y a une image très forte là-dedans pour nous. La fidélité, ça s'établit à travers la lenteur. Ça s'établit à travers la routine. Chaque offrande est personnelle, mais toute converge vers le même but, la sanctification du tabernacle qu'on va inaugurer. Bientôt, la Pâque va être célébrée dans ce tabernacle là, On va voir ça dans les chapitres suivants. Ainsi, l'Ombre 7 nous montre que le culte de Dieu se vit à la fois individuellement et collectivement. Chaque chef, hein, chaque prince avance librement, c'est sa foi, sa responsabilité, c'est son offrande. Mais il fait pas ça isolément, il fait pas ça individuellement. Il le fait au nom de sa tribu. Il le fait dans le cadre d'un peuple qui se consacre tout entier. Pourquoi tant de détails, pourquoi tant de répétitions On en a eu un aperçu dans mon premier point, mais il y en a d'autres détails. Je vais quand même euh, m'étaler là-dessus. Hein, parce que Dieu veut donner, bien sûr, la même attention à tout le monde. Et là, nous, on, où on aurait résumé, Dieu lui répète. Dieu s'attarde. nous Là où on aurait abrégé, Dieu écrit longuement. Parce que Dieu veut que chaque offrande soit honorée, que chaque nom soit entendu, que chaque tribu ait sa lumière. Et dans son livre, personne n'est anonyme. Aux yeux de Dieu, personne n'est anonyme. point important. Le texte qu'on a sous les yeux ne dit pas que Dieu a dicté la forme exacte des dons qui lui sont présentés. L'Éternel n'a donné qu'un ordre. C'est donné au au chapitre 7 verset 11 qu'un chef présente son offrande par jour. Ça, c'est la parole de Dieu. Le reste, la composition des offrandes, la mesure, la symbolique, ça vient de la ça vient de l'initiative des chefs eux-mêmes. Ils se sont concertés parce que c'est pas un chef de son côté qui a décidé isolément puis un chef de l'autre sans se parler non ils se sont concertés ils ont réfléchi ensemble puis ils ont choisi d'apporter tous la même offrande pas par contrainte pas par obligation mais par conviction et on voulait exprimer ensemble une vérité nous sommes différents mais égaux devant Dieu et Dieu a agréé cette offrande il l'a acceptée il l'a pas seulement toléré, il l'a béni. S'enfourre un peu dans la tradition juive, on dit même que et là je fais je tombe dans la spéculation, mais je vais rapporte quand même. La tradition nous dit même que la tradition juive nous dit même qu'il a fixé l'ordre de passage pour donner à chacun son jour de gloire. Bon. Ça c'est ce qu'on suppose. On a des évidences dans le texte pour croire ça. Ainsi cette offrande fut à la fois spontanée, elle était spontané, mais elle a été aussi concertée, préparée d'avance et elle a été approuvée de Dieu. Et le peuple s'est uni dans une même adoration et chaque chef, en son jour, a proclamé que la dédicace du sanctuaire concernait tout Israël. Donc l'unité d'Israël, ça naît de la succession de ces gestes qui sont personnels, 12 actes identiques, 12 tribus, mais 12 cœurs uniques. Une fois collectif, mais il y a aussi des individus. Et dans chacune des tribus, il a fallu, au sein du peuple, que ceux dont le cœur était bien disposé contribuent par leur don. Il a fallu que moi, toi, il, elle, on donne quelque chose au chef de tribu pour que ensuite le chef de tribu organise l'offrande, fasse fabriquer les plats, les bassins, rassemble les troupeaux, et aujourd'hui, qu'il amène tout ça devant le tabernacle. Il a aussi fallu qu'avant de présenter l'offrande, des artisans se mettent à l'œuvre pour façonner avec soin et art les coupes, les bassins, les plats destinés au sanctuaire. Ça, ça se fait pas en un jour. Parce que c'est pas juste des lingots que à, que, que, les, que les chefs de tribu ont présenté Non, c'est des plats qui sont travaillés. Donc, on a pris plusieurs objets métalliques, on les a fondus et on a façonné quelque chose qui a exactement le même poids que l'objet qui a été fabriqué par l'autre tribu. Et ainsi de suite. De la même manière, on peut faire un parallèle dans l'église. De la même manière dans l'église, chaque croyant apporte son offrande spirituelle. Hein, sa prière, son service, son temps, son écoute. Dieu veut pas une foule passive, mais il veut un corps vivant où chacun contribue sans la grâce reçue. Et c'est dans cette somme de dans cette addition de gestes personnels que s'édifie la communion du peuple de Dieu. Il est frappant que Dieu ait choisi de répartir cette consécration-là sur douze jours. Hein? Tout aurait pu être réglé en une seule journée. Non, sur douze jours différents. Il aurait pu tout recevoir en une seule fois, mais il veut laisser le temps à chaque offrande d'exister. Ainsi, il enseigne quoi à son peuple? Il enseigne la patience. Il enseigne la reconnaissance du don des autres. Pas juste le mien. Je regarde celui que les autres apportent également. Et... Il enseigne à son peuple également la joie d'attendre son tour. Et ce rythme spirituel-là, ça demeure valable aujourd'hui. L'unité de l'Église, ça se forge pas dans la simultanéité, dans tout ce qui se passe en même temps. Ça se forge dans la constance du service partagé. Chaque jour, Dieu attend notre offrande. Chaque jour, il nous invite à nous présenter devant lui. Pas pour répéter mécaniquement ce qu'on a fait la veille, mais pour réaffirmer notre fidélité. Ce qu'on fait ensemble, on le fait parce que chacun, personnellement, on a répondu à l'appel de Dieu. Mais il y a une notion d'unité aussi. L'unité du peuple de Dieu, ça n'est toujours la fidélité personnelle de chacun, de chaque croyant. Donc, il y a des individus et il y a aussi un collectif. Il y a le « un » et il y a le « tout ». Ce qui m'amène à mon point 3, l'application à l'Église, on va faire un parallèle entre Nombre 7 et Romains 12. Ans. Dans Nombre 7, on l'a vu, les chefs des douze tribus apportent chacun la même offrande pour la consécration de l'autel. Rien ne leur l'aurait imposé. C'est un geste libre qui est né de la reconnaissance et du zèle d'un peuple qui désire honorer son Dieu. Donc, il y a des dons, hein, de l'or de l'argent, de la farine, de l'encens, des animaux. Ça représente tout ce que l'homme possède à cette époque-là. Donc, ça représente ses biens, ça représente sa nourriture, ça représente son travail, ça représente même la vie de ses bêtes. Et pour les premières concernées, ces bêtes-là, euh, elles s'en vont elles sont présentées pour être sacrifiées, donc ça les concerne au premier chef. Donc, en offrance-là, le peuple rend à Dieu ce qu'il a reçu de lui. Tout ce qui soutient sa vie devient une offrande. Donc, ce passage-là, ça illustre une vérité spirituelle que Paul, ou Dieu, à travers la bouche de Paul, va reprendre dans Romains 12, 1. On l'a cité tout à l'heure, je le recite encore. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera, votre part, un culte raisonnable. » Dans la Nouvelle Alliance, La Nouvelle Alliance, la croyance ne présente plus des taureaux, ne présente plus de l'ensemble, mais il présente quelque chose d'autre, il s'offre lui-même. Chaque vie consacrée devient un hôtel vivant où s'exerce la dévotion à Dieu. L'offrande n'est plus matérielle, l'offrande est devenue spirituelle. À spece plus en cycle cette offrande-là, à spece en fidélité, à spece en amour, à spece en service. De la même manière que les tribus d'Israël ont offert des dons qui sont identiques, chaque croyant sert selon sa chaque, chaque croyant sert Dieu selon sa capacité, hein, sur le plan individuel. Dans le désert dans d'ennombre, c'est pas vrai que chaque individu dans chaque tribu donnait exactement le même montant et la même contribution. C'était chacun selon sa capacité et bien sûr, c'était laissé à l'initiative personnelle. Si tu voulais pas donner, tu donnais pas. c'est la même chose. On est tous appelés à donner, mais on donne selon notre capacité personnelle, selon la part de la grâce qui nous a été donnée en termes de dons. Chaque croyance sert Dieu selon sa capacité, mais, ce qui est important, dans le même esprit. Il y a une diversité de dons. Il faut le reconnaître, mais il y a un seul Seigneur et un seul esprit. 1 Corinthiens 2.4 donc enseigner, aider, prier, donner, servir. Ce sont tout ça c'est servir en passant. Tous ces gestes ça peut se ressembler. Mais Dieu voit la signature unique de chaque cœur derrière ce service-là. Ce qu'on fait ensemble, c'est pas une simple répétition. C'est une symphonie de fidélité qui s'accorde sous la direction du même esprit. Donc, nombre 7. Et Romains 12.1, ça se répond comme deux miroirs. Dans l'un, le peuple apporte des dons matériels. Dans l'autre, le croyant s'offre lui-même. Et l'un préfigure l'autre. Je vous montre une slide ici qui établit un petit parallèle entre Nombre 7 et Romains 12.1. Donc, ce qui était symbole devient réalité. Le service volontaire des chefs d'Israël annonce le service volontaire des croyants, c'est-à-dire nous, dans l'Église. Donc la même façon de même que de la même façon de même que les chefs dans le désert les princes ont respecté scrupuleusement le poids du cycle du sanctuaire le croyant est appelé à offrir ce qui est juste et équilibré non pas ce qui reste mais ce qui a du poids devant Dieu on n'offre pas son superflu on offre ce qui nous coûte Donc, on offre son énergie, on offre son amour, on offre son obéissance. Est-ce que c'est facile d'obéir dans toutes les circonstances? Non. Et tout comme pour les douze tribus, ben Dieu inscrit dans son livre chaque offrande qui est sincère, chaque service qui est accompli dans la foi. Dieu n'oublie pas. Et offrir sa vie à Dieu, c'est pas une image qui est poétique. C'est une réalité qui est concrète. Ce pas un symbole qui est dématérialisé, c'est quelque chose qui trouve son existence dans la vie quotidienne. Donc, ça signifie de transformer sa routine en culte, son travail en vocation, ses relations en ministère. Ministère, c'est servir. Ce pas un ministre dans son bureau qui donne des ordres à toute une trallée de bureaucrates. Non, un ministère, c'est servir. Dans l'Église, quand tu exerces un ministère, tu l'exerces au service de l'Église et des autres frères et sœurs. Donc l'Église devient un grand hôtel vivant où chacun dépose sa part. Et c'est là que Dieu se plaît à demeurer. C'est à cet endroit-là. Donc l'unité du corps de Christ a se bâti dans la diversité de ses membres. Chaque don personnel devient une pierre de l'édifice collectif. Quand le croyant se donne, c'est pas seulement un acte individuel, c'est un service qui est rendu à l'Église entière. Et là encore, c'est le message de Nombe 7 qui rejoint le message de Romain 12 ans. Quand le peuple s'offre à Dieu, la voix de Dieu se fait entendre au milieu de lui. Ce sacrifice-là est agréé de Dieu. Et Dieu nous accompagne, fait entendre sa voix parmi nous. Donc la l'offrande du croyant, ça devient l'espace même où Dieu parle à son Église. Quatrième point. Servir, ça signifie sortir de sa zone de combat de confort. On servir c'est où c'est un combat. Donc on l'a vu dans le désert, les chefs d'Israël ont donné ce qu'ils possédaient de l'or, de l'argent, du bétail et ces dons-là avaient un coût. Et signifiait un renoncement concret. Donc je prenait pas euh plongeait pas leurs mains dans leur poche puis aller ramasser toutes les pièces noires sans valeur pour le mettre dans le trésor du sanctuaire. Non, chaque tribu donnait quelque chose qui avait réellement une valeur et qui coûtait quelque chose. Il fallait renoncer à quelque chose pour pouvoir l'offrir. Et c'est ça qui est important. Et ce principe-là, ça traverse toute la Bible. Le vrai service de Dieu, ça passe par le sacrifice. Dans l'Église aussi, servir, c'est s'exposer. C'est dire « me voici » là où d'autres hésitent. C'est accepter que le service du royaume, ça dérange nos priorités, ça dérange nos horaires. Ça, dér ça dérange nos zones de confort. C'est apprendre à aimer au-delà de ce qui est facile. C'est apprendre à pardonner au-delà de ce qui est mérité. À persévérer au-delà de ce qui est gratifiant. L'offrande vivante dont parle Paul dans Romain, là c'est pas symbolique. Elle s'incarne dans la fatigue. Ça s'incarne aussi dans la générosité. Ça s'incarne dans le don de temps. Ça s'incarne dans l'accueil du prochain. Il y a quatre aspects ici, je suis convaincu que vous avez au moins de la difficulté avec l'un de ces quatre-là. Moi, j'en ai un, en tout cas, qui me dérange plus que les autres. Parce que celui qui ne donne que ce qui ne dérange pas n'a pas encore vraiment offert sa vie. Et je répète, celui qui ne donne que ce qui ne le dérange pas n'a pas encore vraiment offert sa vie à Christ. Mais celui qui accepte d'être déplacé, d'être bousculé, d'être parfois incompris, Il marche déjà sur le chemin que Christ a lui-même tracé. Est-ce qu'on se souvient de ce que Christ a fait pour nous? Est-ce qu'il s'est dérangé, lui? Parce que lui-même a consenti au sacrifice suprême pour nous. Il y' a pas seulement parlé du service, il s'est donné lui-même. commence par les élever toi-même puis après ça on en parlera. Mais dans le code christ, il y a pas fait que parler du salut, il l'a réalisé lui-même sur sa personne. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas une épreuve à craindre, c'est une grâce à accueillir. Comme disait quelqu'un que je connais bien, il y a toujours une opportunité dans n'importe quel problème et c'est vrai. Être bousculé, ça nous aide à avancer en tant qu'individu aussi parce que c'est dans cet inconfort là que Dieu va agir le plus rapidement et le plus de façon de la façon la plus percutante. C'est là que les vrais changements se passent. Et c'est là aussi que notre vie va devenir vivante, que notre offrande devient réelle. Parce que c'est là où le peuple offre comme sacrifice vivant que Dieu parle. Et c'est à cette occasion là que Dieu anime la voix de Dieu anime l'église. Donc le service du croyant qui est vécu dans cette tension, c'est fécond. Ça devient l'espace où la parole prend chair. C'est là où, où c'est dans le don de soi humble. Un don de soi qui est humble qui est répété, que Dieu continue aujourd'hui de nous parler aujourd'hui nous son peuple. Je conclue parce qu'il est temps de conclure. C'est un long chapitre, je suis désolé. Mais Il faut prendre le temps d'en parler quand même. Le chapitre 7 s'achève sur une scène qu'on pourrait qualifier de très belle. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, hein, au verset 89. Donc après 12 jours d'offrandes, 12 processions de chefs, 12 listes répétées mots pour mots, Tout d'un coup, la voix de Dieu se fait entendre. Donc, ce n'est qu'une fois que tout le peuple a été impliqué dans la consécration que la parole de Dieu a habité à nouveau dans le sanctuaire. Donc, Dieu n'a pas, pas fait entendre sa voix en plein milieu du processus. Il a entendu que les douze tribus offrent leur offrande avant de parler avec Moïse dans le sanctuaire. C'est révélateur, parce que Dieu a vraiment agréé l'offrande de son peuple. Tout comme il agrée notre sacrifice, nous, en tant qu'Église. Chapitre 7, c'est souvent perçu comme une simple énumération. C'est en réalité une parabole de vie chrétienne, de, vie, de la vie du croyant. Dieu ne cherche pas le spectaculaire. Il cherche la fidélité qui est humble. Il cherche la constance dans le service. Il cherche l'obéissance qui est répétée, jour après jour. Le Seigneur s'attend pas de nous à, à l'exploit qui dure juste un instant. Non, il s'attend à la persévérance d'une vie qui est offerte. Donc l'autel de Moïse dans l'Ancien Testament est devenu aujourd'hui l'église. Et les chefs d'Israël, ben c'est chacun de nous. Aujourd'hui on présente plus des coupes d'or, on présente plus des plats d'argent, on présente plus des animaux, mais on présente nos vies. On présente notre temps, on présente nos dons, on présente nos forces. Nos cœurs et chaque acte de service, chaque prière, chaque geste de miséricorde, ça devient une offrande spirituelle. Et c'est là dans le, don, dans le don répété et l'obéissance joyeuse que Dieu se plaît à demeurer. Et ces dons-là ne doivent pas jaillir de cœurs qui sont contraints. Hein? Elles jaillissent de cœurs qui doivent être reconnaissants. C'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur qui s'est sacrifié pour nous. On sert pas pour obtenir la grâce. On l'a déjà obtenue, cette grâce-là. On l'a déjà reçue. On sert par pure reconnaissance. Donc, on appelle ce matin, c'est vraiment « Offrons, continuons. Offrons nos vie et nos corps pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. » Et comment ça se fait? C'est en servant fidèlement son Église. Il n'y a pas 46 moyens de le faire. C'est dans l'Église que ça se fait. Tu peux pas être chez toi tout seul, déconnecté, puis servir Dieu, te sacrifier pour lui. Ça marche pas. C'est à travers l'Église que ça se fait. Si vous le faites déjà, hein, vous sacrifiez, ben continuez. Demandez à Dieu la grâce de persévérer. Mais si le zèle du service s'est éteint peut-être dans votre vie, bien alors, Laissez juste le Seigneur vous réveiller. Il est temps de vous relever puis de reprendre la place qui vous est réservée. Je vous rappelle, vous avez tous été choisis. Nous, les enfants de Dieu, on a tous été choisis par Dieu pour une raison précise. Il a besoin de nous. Si vous donnez pas votre énergie à l'Église, vous privez l'Église de vos dons. Et l'Église, il lui manque quelque chose. Donc Dieu voit non seulement ce qu'on fait mais la manière dont on le fait. Puis il aime celui qui donne avec joie. Il aime celui qui sert de bon cœur. Parce que c'est lui-même, c'est comme ça qu'agit lui-même le Seigneur. Amen.